Unité 2. Leçon 4. Exercice 2. Écoutez et notez les prix. A. Hôtel, 90 euros. B. Restaurant, 72 euros. C. Opéra, 127 euros. D. Vacances. 854 euros. E. Voyage, 265 euros. F. Ski, 341 euros. G. Festival, 538 euros.